est un affluent, des axes n'est réglé, il s'éveille et répand Des rives allongées, il brandit aux aurores Des lames dans le noir, et lentement il se dort Des midis jusqu'au soir, il ouvre des vertes, Des coulées d'horizons, répand aux ornières Des canaux, en amont il s'empare du mot, de la terre Sömeği gri, devel zaman, la le souffle vous cueille, des sorti la lèmro semelle et ses coulants d'odeurs. Luisant robes vertes, l'un de l'an souffle les tempêtes pour te voir. Tes peaux d'or ne cadent, ton beau millefiori charge l'air des aubans qui dressent les herbes folles pour ta sabrane en ton Her gri, de meğresi mant, la le souffle au vos cernes de voile, Pascal Cazeran, au regard englués, mais bien peu, on le cram, peut viennent s'échouer, et scènes d'or et Qui tiennent le lieu de vie, aux sacanes brutales, Aux rangs gaillardis, ou mille remontrances, Aux mensons, gens têtés, aux mille faibles ronces, Aux gloires, bien lustrés, car ici, ils sont passés du peu, On dit tout, même plus encore.